J'espère que vous avez du jambon au fourneau, mais ça ne vous semble pas un peu bizarre qu'on dise dimanche de Pâques? Parce que vous savez, si on a une journée dans l'année qu'on a désignée comme étant Pâques, c'est un peu à cause de notre obsession du calendrier. On aime ça que chaque petite chose soit à sa place, mais en réalité, lorsqu'on est croyant en Jésus-Christ, la Pâque c'est permanent. Ça ne devrait pas être un jour dans le calendrier, n'est-ce pas? Christ est mort, il est ressuscité, il est vivant, et ça, c'est à tous les jours, n'est-ce pas? Donc, comme Landry l'a mentionné dans le chapitre 13 de cette semaine, et, euh, juste un instant, je pense que c'est bon. Donc, imaginez-vous recevoir... Un appel d'un ami qui est très proche. Et cet ami-là vous dit au téléphone ou par texto, « Je viens chez toi, mais je te dis pas quand. Je peux arriver ce soir, je peux arriver demain, je peux même arriver dans une semaine. » Qu'est-ce que vous feriez? Vous allez certainement préparer votre maison, vous allez sûrement, euh, dans le cas de mes enfants ramasser le linge qui traîne sur le lit, en dessous du lit, dans la salle à manger, dans la salle familiale. Hein? Vous allez préparer votre maison, vous allez nettoyer le frigo, vous allez enlever le compost, parce que ça ne sent pas bon. Bref, vous allez être sur le qui-vive, et vous allez être prêt à l'accueillir à tout moment. C'est exactement le message que Jésus adresse à ses disciples dans, Mar dans Marc 13. Il ne leur donne ni date, ni heure, mais leur donne une certitude. Il revient et c'est tout. Et son appel est clair, il est fort, il est urgent. Veillez. Retenez bien ce mot-là, il va revenir souvent. Veillez non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans la foi active, dans la vigilance, dans la fidélité constante. Mais apaisé. Donc, Marc XIII va nous plonger dans l'un des discours les plus solennels de Jésus. Hein, il est assis sur le Mont des Oliviers, il fait face au temple. Donc, il y a le temple en vue, et ses disciples ont le temple en vue également. Et le Seigneur parle à ses disciples avec une certaine gravité. Il est à la veille de sa passion, mais le sujet en lui-même, il est grave, il est sérieux. Et ce que Jésus va dire à ses disciples, ça dépasse leur propre époque. Alors, ça s'adresse à toutes les générations de croyants, parce que ça les appelle à une chose qui est essentielle, c'est-à-dire veiller. Et dans ce chapitre qu'on va lire aujourd'hui, qui a une tonalité vraiment prophétique, qui a vraiment une tonalité apocalyptique, dans le sens de révélation, Jésus n'alimente ni la spéculation, ni la panique. Au contraire, Jésus interpelle chacun, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, croyant ou non, à rester éveillé et à se tenir prêt à accueillir la vérité de sa parole. Dans un monde troublé comme le nôtre, mais ça, c'est pas nouveau, le monde a toujours été troublé. Mais dans un monde troublé, qui est saturé de mensonges, qui est saturé de séduction, bien, Jésus rappelle que sa parole seule demeure inébranlable. Tout le reste est incertain, mais sa parole, elle, elle est certaine. Et son message a une portée double, comme souvent dans les Écritures. Il y a une portée pour ceux qui lui appartiennent, pour les croyants. C'est un appel à la fidélité et à la mission. Donc, c'est annoncer l'Évangile au milieu de l'opposition. Et il y a aussi un appel pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est une invitation urgente qui leur est adressée à eux à recevoir la bonne nouvelle avant que le jugement ne survienne. Donc, Marc 13, ça cherche pas à euh, assouvir une curiosité eschatologique. L Eschatologie, c'est le discours sur la fin du monde, ou plutôt le discours sur qu'est-ce qui se passe avec l'univers une fois que celui-ci a disparu. C'est ça, l'eschatologie. Okay? Donc, le Marc 13, ça comporte pas des éléments qui sont susceptibles d'alimenter notre curiosité scatologique. C'est pas pour ça que Jésus fait ce discours. Le discours de Jésus, ça sert à former un peuple lucide, enraciné dans l'espérance, fidèle dans l'attente. C'est un chapitre qui révèle à la fois l'amour de Jésus, l'amour d'un Dieu qui sauve, et la justice d'un roi qui revient. Je l'ai dit, Jésus ne parle pas ici pour semer la peur, Mais pour réveiller une vigilance qui est enracinée dans la foi. Donc, je vous invite à tourner dans Marc 13. On va le lire. Contrairement à mon habitude, j'ai tendance à lire le passage dès le début. Là, on va y aller, on va faire un commentaire explicatif aujourd'hui. C'est comme ça que je vais procéder. On va parcourir ensemble le chapitre 13 et je vais commenter au fur et à mesure. On va lire le chapitre 13 au complet, donc il comporte 37 versets aujourd'hui. Et ensemble, on va prendre la peine de méditer sur chaque section, parce qu'il y a des connotations, il y a des couleurs bien particulières dans chacune des sections. On va prendre le temps de bien les étudier, de bien les analyser. Parce que notre but, aujourd'hui, bien sûr, c'est de bien entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Aujourd'hui même. La première section va du verset 1 au verset 6. On pourrait l'intituler « Attention à ne pas vous laisser séduire ». Verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction ». Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions il ne, restera, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée ». Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi » et ils séduiront beaucoup de gens. » Tout le sujet d'aujourd'hui commence par l'émerveillement, on peut le dire sincère, d'un disciple devant la splendeur du temple. Et je suis certain, si vous appréciez l'architecture ou si vous appréciez les belles constructions, vous avez sans doute, à un moment ou une autre de votre existence, dû vous émerveiller devant une belle construction. C'est comme une belle voiture, c'est beau. Surtout... L'objet de l'émerveillement du disciple en question, c'était le temple de Jérusalem. Et ce temple-là, il était réellement impressionnant. Il n'existe plus aujourd'hui, Jésus l'a dit. Mais à l'époque, c'était vraiment une construction impressionnante qui occupait presque un tiers de la surface de Jérusalem, le temple et son esplanade. Et ça avait pris toute une levée de terrain pour bâtir ce temple-là, puisqu'il il avait fallu arraser tout le monde du temple pour le bâtir. Et ce n'était pas à la pelle mécanique qu'on a fait ça, c'était vraiment au pelle à la pioche. Et ça a pris plusieurs années plusieurs dizaines d'années, le bâtir. Et les pierres qui le constituaient, elles étaient vraiment très grosses, un peu à l'image des pyramides d'Égypte. Au moment où Jésus et ses disciples se promènent dans le temple, ce temple-là n'a même pas une centaine d'années. Donc, on peut penser qu'il était là pour durer, qu'il allait être là des centaines d'années encore. Mais Jésus, avec gravité, va rompre l'illusion de ce disciple en lui disant, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. En effet, ce n'est pas une réaction contre l'architecture ici que Jésus a. C'est secondaire ici, l'architecture. En fait, c'est une révélation qui est bouleversante de la part de Jésus. Ça veut dire que le monde tel qu'il est, le monde tel que les disciples connaissent à l'époque de Jésus, ce monde-là va être ébranlé. Et c'est ce choc, le choc de cette révélation-là va pousser quelques-uns des disciples, quatre d'entre eux, à s'approcher de Jésus en privé avec une question qui est pleine d'attente. Dis-nous quand cela arrivera. Et au moment où il pose cette question-là, les disciples et Jésus sont sortis de Jérusalem et sont assis sur le mont des Oliviers et ils ont le Temple en face d'eux, de l'autre côté du ravin. Et c'est à partir de cette question-là que Jésus va délivrer l'un de ses enseignements vraiment les plus profonds sur les signes, la souffrance, la tromperie et la gloire à venir. Lorsque Jésus annonce la destruction du Temple, il ne se contente pas de livrer une réflexion morale sur la vanité des choses matérielles, hein, sur la fragilité de l'existence, comme, comme quoi tout ce qui commence doit inévitablement finir et tout ce qui naît doit mourir. Non, c'est pas ça la perspective de Jésus. C'est pas un moraliste ici. Son propos va bien au-delà d'une méditation sur l'éphémère. En réalité, Jésus fait ici une prophétie, une prophétie qui est explicite, qui annonce un événement historique majeur. La destruction du Temple de Jérusalem en 70 par les Romains à l'occasion de la guerre des Juifs. Je ne ferai pas de cours d'histoire ce matin, vous irez lire là-dessus, Wikipédia est très bien documentée, sinon vous pouvez lire Flavius Joseph. Il a écrit plusieurs bouquins. Vous pouvez le lire en grec, mais vous pouvez le lire aussi en français, si vous voulez. Ce qui est important de rappeler, c'est que ce temple-là, dont Jésus parle ici, va être détruit. Et effectivement, du temple même, l'édifice central au milieu de l'Esplanade, il en resterait rien. Il va être brûlé et il va être démoli ensuite. Donc, bien plus qu'un rappel de la fragilité du monde, c'est une déclaration de Jésus qui est puissante et qui a des dimensions historiques, théologiques et prophétiques. Ce qui est important aussi de remarquer, c'est que cette prophétie-là renvoie à un événement qui est imminent. Je le dis souvent à certaines personnes, mais souvent, le texte biblique doit être pris à deux niveaux. Il y a un sens immédiat, concret, applicable immédiatement, et il y a un sens lointain, souvent spirituel. Dans un premier temps, ici, cette prophétie-là a un sens immédiat. Le temple va être effectivement détruit en 70. C'est un événement qui est imminent pour les premiers croyants à qui Jésus s'adresse. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Il va aussitôt élargir la perspective, il va avertir ses disciples à propos de ceux qui vont venir usurper, qui vont venir prendre, qui vont venir le, euh, les imposteurs, qui vont venir prétendre être Christ, qui vont se faire passer pour lui. Et cet avertissement-là dépasse le cadre des troubles qui sont liés à la guerre en Judée en l'an 70. Ça ouvre déjà l'horizon vers une réalité qui est plus vaste, celle des temps de la fin, qui sont marqués par la confusion, la séduction généralisée, La séduction spirituelle, je veux dire, qui est généralisée, et surtout la prolifération des faux messies. Donc, des gens qui vont se faire passer pour Christ, il ne va en avoir pas juste un, ils vont en avoir plusieurs. Ainsi, Jésus enseigne que l'histoire immédiate, notamment la chute de Jérusalem, c'est une figure qui est prophétique, des événements eschatologiques, À venir lors des troubles des temps de troubles qui vont venir beaucoup de séducteurs se présenteront vont se présenter en affirmant être le messie pourquoi pour un seul but détourner les croyants détourner le plus de gens possible de la fidélité dans l'attente de christ et le message est clair que ce soit dans les bouleversements proches ou les signes qui sont lointains, hein, qui sont après nous, le croyant est appelé à la vigilance et au discernement. Les formes de la séduction, ça se renouvelle de génération en génération, C'est pas souvent les mêmes. Ça prend des habits différents. Ce qui a trompé les générations précédentes va rarement tromper les, les, les générations suivantes. En tout cas, pas avec les mêmes habits. C'est toujours le même motif derrière, Mais disons que si on s'habille en rouge, on ne s'habillera pas en rouge demain. Si on s'est habillé hier en bleu, on va s'habiller en rouge demain. Vous comprenez? Mais c'est toujours le même faux habit dont il est question ici. Donc, les formes de la séduction, ça se renouvelle de génération en génération. Mais la foi doit rester en Christ seul. Ça, c'est une constante. Parce que lorsque le Seigneur va venir, personne ne, va, personne, ne va, personne ne pourra se méprendre. Ça va être évident. Sa venue va être manifeste, sa venue va être éclatante. Sa venue va être effectuée avec puissance et gloire. Ça, c'est ce que nous dit le verset 26. On va y venir plus tard. Poursuivons maintenant la lecture du chapitre. On va aborder la deuxième section, qui pourrait s'intituler « Il y a une promesse pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Et cette section-là va du verset 5 au verset 13. Eh, pardon, verset 7 au verset 13. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous même on vous livrera au tribunal, et vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera, persévérera. Lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Ça, c'est un donné, c'est un fait. Lorsque le retour de Christ va être imminent, c'est-à-dire sur le point de se dérouler, sur le point d'arriver, il va y avoir des guerres et des bruits de guerre, des... Guerre et bruit de guerre occasionnés par les entreprises belliqueuses des nations les unes contre les autres. On pourrait dire aussi que ces bruits de guerre-là et ces guerres-là vont sûrement être alimentés. En tout cas, Israël va sûrement être au cœur de ces conflits-là. Parce qu'on sait par d'autres prophéties bibliques qu'Israël va devenir Jérusalem en particulier une pierre d'achoppement. et un sujet de tension pour la communauté internationale. Est-ce que vous avez remarqué que ça l'est déjà? Bien sûr, lorsque Jésus évoque les guerres et les bruits de guerre qui précèdent son retour, il ne s'agit pas simplement d'une allusion aux conflits géopolitiques du monde à venir. C'est pas ça qui intéresse Jésus ici. Jésus emploie ici un langage prophétique pour décrire l'intensification du désordre et de l'instabilité mondiale qui vont occasionner la fin des temps, qui vont accompagner la fin des temps. Et ces paroles-là de Jésus rappellent que l'histoire humaine, dans ses soubresauts les plus violents, ben, ça surprend pas Dieu. Ces troubles-là, ce n'est pas, pas encore la fin, comme nous le dit Jésus, mais le commencement des douleurs, verset 8. C'est comme les premières contractions qui précèdent un accouchement. Les bruits de guerre, on pourrait les comprendre comme étant des rumeurs, des tensions, des menaces de conflit. Ça évoque un monde en perpétuelle agitation où la peur collective grandit. Ce climat, c'est le reflet d'un monde qui est en crise, où l'homme cherche des sauveurs humains au lieu de se tourner vers le véritable roi. Mais Jésus, dans ce verset-là, ne cherche pas à nourrir la panique. Ça, Je vais y revenir constamment en disant que ce n'est pas, per... pas le but de Jésus. Ce n'est pas de semer le trouble dans le cœur de ses disciples. Il cherche plutôt à les préparer. Il les invite à ne pas se troubler les invite à, ne, à garder leur pain intérieur, malgré les bouleversements extérieurs. C'est pour ça que l'appel à la persévérance, à la vigilance, ça devient central ici. Puis les guerres auxquelles fait allusion Jésus, ce n'est pas un signe pour deviner une date. On n'a pas à jouer à la boule de cristal avec ce que Jésus nous révèle ici pour dire ⁇ ça va arriver tel jour à telle heure, comme l'ont fait à plusieurs reprises les témoins de Jéhovah, à leur détriment, à leur grande âme. ⁇ Les guerres que Jésus évoque, c'est des rappels que le royaume est proche, et que, à cause de ça, notre espérance doit de, doit rester ferme en vertu de cet événement-là qui s'en vient. Et ce qui est magnifique avec l'histoire, c'est que plus vous avancez dans le temps, vers une échéance, bien plus l'attente est courte. C'est immanquable. Si vous avancez vers la droite sur une ligne de temps, et que vous avez une barre verticale, ben vous allez la frapper éventuellement. Et si vous êtes rendu tout près de la barre verticale, ça veut dire que vous allez la frapper très bientôt. Donc, après avoir évoqué les guerres, les famines, les autres bouleversements qui vont toucher le monde, Jésus ressent son discours sur les épreuves que ses disciples vont vivre personnellement. « On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus dans les synagogues, et vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. » Verset 9, c'est un appel qui est sobre, mais profond. « Suivez le Christ » c'est aussi accepter de souffrir pour son nom. Et ce que Jésus annonce ici, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté en soi. Mais c'est plutôt l'intensification, quelque chose qui devient plus intense, plus, plus, plus dur. C'est une réalité qui existe déjà, mais qui est amplifiée à cause de la fin des temps et à cause de la folie qui va prendre les hommes. Cette souffrance que vivent les disciples de, de Christ, cette persécution qu'ils vivent, c'est pas non plus quelque chose d'exclusif pour la fin des temps. C'est plutôt une constante dans la vie du croyant, de tous les temps. C'est une constante dans la vie de toute personne qui espère le retour de Christ et qui demeure ferme dans son engagement. Et comme va le dire plus tard Paul, ou Dieu à travers Paul, tous ceux qui veulent, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, ce n'est pas à la fin des temps que les chrétiens subitement vont se mettre à être persécutés. C'est déjà une réalité présentement. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, par contre, c'est que cette persécution-là va aller crescendo. Le verset que j'ai cité, c'est dans 2 Timothée 3.12. Donc, ce verset-là, le verset 9, il transcende les temps. Okay? Ce n'est pas épinglé à une période précise. La fin des temps, c'est vraiment une constante dans la vie du croyant. En disant ça, Jésus parlait évidemment aux premiers disciples. Et on sait, à travers le livre des actes, que les premiers disciples vont souffrir des persécutions. Donc, ce que Jésus leur annonce va se réaliser déjà de leur temps. Mais ça s'applique aussi au temps de la fin. Et ça s'applique à nous aussi dans notre existence. Et ça s'applique à tous les croyants qui vivent présentement sur terre et qui vivent des difficultés à cause de leur foi en Christ. Ça s'adresse à toutes les générations de croyants qui se sont succédés sur terre. Ils sont appelés à être persécutés. S'ils se tiennent debout pour la foi, ils vont être persécutés. C'est ce que nous dit 2 Timothée 3.12. Donc, ce que Jésus annonce s'est déjà produit, va se produire encore, va connaître cependant une intensité renouvelée, redoublée, à mesure que la fin va approcher. Mais encore une fois, ce n'est pas une parole ici qui est destinée à faire peur. Ça devrait plutôt être pris comme étant une parole pour fortifier. Jésus ne joue pas à la cachette avec nous. Il ne cache pas les difficultés. Il va avoir des persécutions, il va avoir de l'opposition, il va y avoir du rejet. Mais au cœur de ces, de ces épreuves, Jésus offre une promesse qui est implicite. Chaque souffrance devient une opportunité de témoignage. Chaque confrontation, c'est une occasion de faire briller l'Évangile. Et surtout, le Seigneur abandonne pas ceux qui l'envoient. Il les soutient, il les équipe, il leur donne les paroles pour tenir bon jusqu'au bout. Et dans cette même perspective, Jésus va ajouter une autre parole clé au verset 10. Il faut que l'Évangile soit prêché à toutes les nations. Donc cette mission universelle qui est de prêcher l'Évangile, ça traverse les temps. L'Évangile et la grâce. L'Évangile de la grâce ont été d'abord annoncés par les apôtres et l'Évangile du royaume va être proclamé dans les derniers jours. Et dans l'épreuve, Jésus exhorte ses disciples, et par la même occasion, nous, à ne pas nous laisser troubler ni craindre le moment du témoignage. S'ils ont toute confiance en Jésus et en sa parole, ils n'auront pas à préparer leur parole, leur propre parole, leur propre témoignage. Parce que l'Esprit-Saint va leur inspirer ce qu'ils vont avoir à dire, au moment même où ils le diront. Et cette promesse ne s'adresse pas qu'aux premiers disciples, comme je l'ai mentionné. Les, de, les témoins de, de tous les temps en ont fait l'expérience. Et ils vont continuer de le faire, certainement. Donc, dans les derniers temps, la puissance du mal va, être, va atteindre des sommets qui n'auront pas été vus auparavant. Et les lieux, les liens les plus sacrés, dont ceux de la famille, vont, ne protégeront plus contre la haine des persécuteurs. Les versets 12 et 13 nous décrivent cette situation-là avec une certaine force. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se lèveront contre leurs parents et le feront mourir. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. » Il y a des mots qu'on est incapable de prononcer, et ça, c'en est un. Donc, ces paroles-là vont soulever plusieurs questions essentielles, notamment sur le sens du mot « fin » et sur l'expression « sera sauvé ». Et pour mieux les comprendre, je vais m'attarder, je vais décortiquer ça un petit peu en lien avec ce que Jésus dit au sujet de la persévérance. La persévérance face aux persécutions. Dans le contexte immédiat de Marc XIII, quand Jésus parle à ses disciples en l'Antiquité, Jésus prépare déjà ses disciples à affronter le rejet, la haine et même la mort en raison de, leur, de la fidélité à son nom. Il ne leur promet pas une vie tranquille, mais une foi qui est mise à l'épreuve. Persévérer jusqu'à la fin, ça veut dire rester fidèle à Christ, malgré la pression et les souffrances. Garder la foi sans se renier, même au prix de sa vie. Et à ce stade, il faut également s'interroger sur ce que signifie exactement la fin. Ce mot-là peut revêtir plusieurs sens selon le contexte biblique. On peut distinguer trois niveaux d'interprétation pour le mot « fin ». Sur le plan individuel, la fin de la vie terrestre est un appel à la fidélité jusqu'à la mort. Sur le plan historique, la fin, bien, il s'agit de la fin d'une époque difficile, comme la chute du temple en l'an 70. Mais sur le plan eschatologique, la fin ultime lors du retour de Christ, c'est une invitation à persévérer en vue du salut éternel. Mais qu'est-ce que ça signifie « sera sauvé »? Hein? Cette question-là s'impose. De, de quel salut s'agit-il ici? Est-ce que c'est un salut physique ou spirituel? Là encore, il y a plusieurs pistes qui se dégagent. Dans certains récits bibliques, être sauvé, ça signifie échapper à un danger immédiat, hein, comme les croyants qui vont fuir Jérusalem avant sa, de, sa destruction. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, de la fin des temps, dans un contexte de trahison, de persécution qui sont décrites, notamment au verset 12 et 13, un salut physique paraît peu probable ici. Donc, il est bien plus cohérent de comprendre cette promesse-là dans le sens du salut éternel. Le salut éternel qui est accordé par Dieu à ceux qui lui demeurent fidèles. C'est une parole de réconfort pour les, les temps d'épreuve. La persévérance dans la foi, c'est jamais vain. Et ceux qui tiennent ferme jusqu'au bout vont recevoir la couronne de vie, celle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Mais attention, Jésus ne parle pas ici d'un salut qui est fondé sur les œuvres, comme si la persévérance à elle seule ça suffisait pour mériter le salut. Il s'agit plutôt d'un salut qui est scellé par la fidélité, par une foi vivante, constante, et surtout qui est enracinée dans la grâce du salut en Jésus-Christ. Donc la persévérance n'est pas la cause du salut, mais c'est l'un de ses fruits visibles. La persévérance, c'est un fruit qui atteste qu'un cœur a été transformé, qu'une œuvre profonde de Dieu est réellement en marche. C'est l'expression concrète d'une foi authentique qui ne se limite pas à des paroles, mais qui s'attache à Christ jusqu'au bout, même au prix de la souffrance. Je le souligne également, je pense que c'est important de le dire ici, le Saint-Esprit ne délaisse jamais un véritable croyant. C'est ce que nous affirme de nombreux passages du Nouveau Testament. Par exemple, Romains 8, 9 déclare ⁇ Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, si on prend ce verset-là en miroir, on peut conclure que celui qui a l'Esprit de Christ lui appartient. Et cette appartenance-là est de nature éternelle. Dès lors, il serait contraire à l'enseignement biblique d'imaginer que le Saint-Esprit puisse abandonner un croyant authentique parce que ça reviendrait à nier le salut et ça, ça reviendrait à affirmer qu'on peut perdre son salut. Or, l'assurance du salut repose non sur nos forces, mais sur l'œuvre fidèle de Dieu, comme le rappelle Paul dans Philippiens 1, 6. « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. » la poursuivra. Donc celui qui persévérera, va pers je vais le changer, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, <rire> va être sauvé. Non pas parce qu'il a tenu bon par lui-même, évidemment, mais parce qu'il aura été gardé, soutenu, conduit par Dieu jusqu'à la fin. Encore une fois, c'est une grâce ici. Et ceux qui vont demeurer fidèles dans ces temps d'épreuve-là, sans céder aux ruses et aux séductions, sans céder aux ennemis, ni aux douleurs à ben ces gens-là vont parvenir au moment de la délivrance. Et cette délivrance-là va être inaugurée par la venue glorieuse de Jésus-Christ. Donc, persévérer, rester fidèle, c'est aussi ça, veiller, se tenir prêt pour l'avènement de Christ. On va continuer notre lecture. On est rendu à la troisième section, auquel j'ai donné le titre ⁇ Restez sur vos gardes, les faux Christ précèdent le vrai. ⁇ Donc, ça va du verset 14 au verset 27 un gros changement cette fois-ci. Donc on a vu que Jésus a averti ses disciples des persécutions à venir, mais là, tout d'un coup, Jésus va ouvrir une séquence qui est beaucoup plus dramatique et prophétique. Dès le verset 14, il va annoncer une très grande détresse marquée par l'abomination de la désolation. C'est une formule Je ne dirais pas stéréotypé, c'est une formule qui est typique, qui appartient au prophète Daniel. Donc, qui appartient à l'Ancien Testament et qui est signe de tribulation sans précédent. Et cette partie-là est spécifique à la période où va paraître l'Antéchrist. Donc, à partir du verset 14, il est question aussi de l'Antéchrist. Cette section-là va mêler l'histoire immédiate. Donc, on va voir quelques traits qui sont relatifs à la chute de Jérusalem. Et ça va mêler ça à des réalités eschatologiques, donc liées au temps de la fin, donc les temps à venir. Tout ça pour projeter notre regard vers le retour glorieux du Fils de l'homme. Et, bien sûr, l'appel à la vigilance demeure. Mais il s'ajoute ici un appel à la lucidité, à la confiance et surtout à l'espérance du retour de Christ. On entre ici vraiment, à partir du verset 14, dans le cœur du discours apocalyptique de Jésus. Donc, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, si vous voulez la référence, c'est dans Daniel 12, 11. Donc, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, ou dans d'autres versions, on a que celui qui lit comprenne, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. » Donc l'antéchrist soutenu par ses alliés va vraiment exercer un pouvoir qu'on pourrait qualifier de redoutable, un pouvoir qu'on pourrait qualifier également de satanique. Il tire sa puissance du diable. Et ce pouvoir-là, pendant un certain temps, il va être quasiment sans limite contre tous ceux qui vont refuser de se soumettre au nouveau culte qu'il va instaurer, cet antéchrist. L'abomination de la désolation, selon l'expression empruntée au prophète Daniel, doit être comprise ici comme étant le sacrilège suprême. C'est le moment où l'antéchrist va se faire passer pour Christ lui-même. Il va vouloir prendre la place de Dieu, il va séduire les nations, il va les conduire à marcher à sa suite. En érigeant une idole dans le temple de Dieu, ça veut dire qu'il va remplacer le véritable sacrifice par sa propre personne. et Il va, être, il va prétendre lui-même être l'ultime offrande pour l'humanité. C'est vraiment le sacrilège ultime et c'est pour ça qu'on peut la qualifier d'abomination, de la désolation. Et durant cette période sombre qui va durer trois ans et demi les fidèles ne pourront pas résister à cette domination spirituelle et politique qui va être écrasante. Ils vont devoir fuir, précipitamment, non par lâcheté, mais par obéissance à l'avertissement de Christ, pour sauver leur vie. Si vous avez une bonne connaissance des persécutions endurées par les Juifs durant la guerre, la dernière guerre, dites-vous que ça devrait être pire encore. Donc Jésus, souligne, Jésus ici souligne l'urgence. Il ne faudra même pas retourner chercher un vêtement ou un bien matériel. Chaque seconde va compter. Pendant ce temps-là, un faible témoignage va subsister à Jérusalem. C'est celui qui est représenté par les deux témoins de l'Apocalypse, ceux du chapitre 11. Ils vont, être mis à jour, ils vont être mis à mort à la fin de, de ces jours d'oppression-là, mais selon la promesse divine, ils vont ressusciter au bout de trois jours et demi ils vont être enlevés au ciel sous les yeux de leurs persécuteurs comme un signe éclatant de la puissance de Dieu. La venue de l'Antéchrist est décrite comme étant une éruption soudaine et publique de cette d'une profanation, donc l'abomination de la désolation, ça va se faire de façon subite. Et ça va marquer le début d'une tribulation sans précédent. Jésus avertit les siens, « Fuyez sans tarder, car l'heure sera critique, et seule l'obéissance prompte permettra d'échapper au piège. » Verset 19. « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Donc dans ces jours-là, les disciples n'auront pas, les disciples de Christ, bien sûr, n'auront pas seulement affaire à la violence de Satan, mais aussi ils vont avoir affaire à ses mensonges, à ses ruses. Et Jésus prévient les siens en disant, verset 21, Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Ces versets-là esquissent de manière explicite ce qui va se passer dans les derniers temps. L'antéchrist va paraître, va être précédé ou accompagné d'une multitude d'imposteurs, et par des signes puissants, ils vont chercher à tromper les foules, ils vont y parvenir. Et leur séduction va être telle, telle, à ce point-là, euh, convaincante, qu'elle pourrait même égarer, si c'était possible, même les élus de Dieu. Je m'attarde sur l'expression « s'il était possible ». Ça laisse entendre que la séduction vise même les élus, mais en réalité, elle ne peut les atteindre. Jésus montre que malgré la puissance des imposteurs, les véritables élus ne seront pas définitivement trompés. Tout ça pour souligner la sécurité spirituelle dont les élus jouissent en Jésus-Christ. La sécurité spirituelle de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils peuvent être troublés pour un moment, mais Dieu les garde. Parce que on a de multiples promesses qui nous indique que personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Jean 10, 28. Donc, veiller, c'est ne pas se laisser tromper, c'est rester ancré dans la vérité. Et cette attitude-là, ce n'est pas une attitude qui est passive, c'est une vigilance qui est active. Jésus avertit, parce que la séduction va être forte, presque capable de tromper les croyants eux-mêmes, même si c'est impossible. C'est pourquoi au verset 23, Jésus lance un appel clair et direct. « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » En tout temps donc, hier comme aujourd'hui, la parole de Dieu demeure notre seul repère, qui soit sûr. Et cette parole-là nous donne tout ce qui est nécessaire pour rester fidèle et persévérer jusqu'à la fin. Et si on est attaché à Christ, on est forcément attaché à sa parole. Verset 24. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Les quatre versets qu'on vient de lire, 24 à 27, ça nous est donné dans un langage qu'on pourrait dire apocalyptique, qui est bien sûr fort, qui est saisissant. Il y a des images, hein, le soleil obscurci, la lune éteinte, les étoiles qui tombent du ciel. Et ces images-là sont typiques du langage apocalyptique de l'Ancien Testament. Ça symbolise avant tout un changement radical d'époque. Ça symbolise une intervention directe de Dieu dans l'histoire. Ça symbolise la fin d'un ordre ancien et ça symbolise aussi le début d'un jugement. Et c'est en ce moment-là précis que va survenir la venue de Christ, ce qu'on appelle la parousie. Et cette venue-là de Christ va marquer la fin du monde actuel et le début du règne éternel de Dieu. Ainsi, les versets 24 à 27, ça décrit en langage prophétique le bouleversement final de l'histoire et le retour glorieux de Christ. Ce retour-là qui est décrit au verset 26. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce passage-là annonce enfin la fin du règne du mal. Ça annonce enfin l'établissement du royaume éternel de Dieu. Le Fils de l'homme va venir, Jésus va venir comme roi enfin et juge et va remplacer enfin la puissance des ténèbres par sa gloire qui est souveraine. Ça fait peur aux incroyants, mais pour nous, c'est là tout l'objet de notre espérance. Et Jésus va envoyer ses messagers rassembler les siens qui sont dispersés parmi les nations. Et il va restaurer aussi le peuple de Dieu. Et ce moment-là, je l'ai dit, va être glorieux pour les croyants qui ont été persécutés. Et terrible pour les ennemis de la justice. Les psaumes en témoignent. Le salut des justes s'accompagne du jugement des impies. C'est pourquoi veiller, encore une fois, c'est une urgence qui est spirituelle. Être prêt, c'est rester attentif à la parole de Dieu, au message qu'elle nous adresse. Et c'est précisément ce que Jésus va illustrer à travers les images du figuier, du maître de la maison et du serviteur vigilant qu'on va voir dans les versets 28 à 37. Donc, quatrième section. « Apprendre du figuier, veiller comme des serviteurs attentifs à leur maître. » Versets 28 à 37. Les images du figuier et du maître qui est parti en voyage, ça forme la conclusion du discours apocalyptique de Jésus. Et je vous lis les versets, 28 à 37. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été approche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, « Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison. » Remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc Jésus commence cette dernière partie de son discours-là en parlant d'un arbre, le figuier. Pourquoi? Parce que les signes annonciateurs sont là, ils sont visibles. Mais encore, faut-il avoir les yeux ouverts pour les discerner. Et le figuier est l'image de la saison qui change. Jésus invite ici à ne pas être endormi spirituellement. Bien sûr, il ne s'agit pas de lire l'actualité comme un horoscope faut avoir un regard spirituel éveillé sur ce que Dieu fait, mais pas pour prédire l'avenir avec précision. Jésus ne nous demande pas de connaître tous les détails. Il nous invite pas à la spéculation, mais il nous invite à l'observation spirituelle et au discernement dans la foi, choses qui sont impossibles à ceux qui ne sont pas ses enfants. On doit chercher à comprendre l'époque dans laquelle on vit, à la lumière de sa parole. Et surtout, Jésus nous assure, mes paroles ne passeront pas. En d'autres mots, on peut bâtir notre vigilance sur sa parole. Mais si les signes nous montrent que le temps approche, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais savoir, le temps qui est fixé. Parce que Jésus nous dit encore, « Quand on jour, quant au jour et où à l'heure, personne ne le sait. » Ici, Jésus nous fait entrer dans un mystère profond. Même le Fils, même lui-même, dans son humanité, « Déclare ne pas connaître le moment exact. » Et c'est un précieux rappel. Dieu ne nous appelle pas à tout comprendre, mais à lui faire confiance, comme Jésus fait confiance à son Père. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à un avenir qu'on ne peut ni anticiper, ni contrôler? Bien, Jésus nous répond avec force, « Veillez ». C'est ça la réponse. « Et pour ça, il utilise une parabole qui est simple, mais percutante. Un maître qui part en voyage. Et ses serviteurs doivent continuer leur mission jusqu'à son retour. Et cette image du maître parti en voyage, ça rappelle l'absence temporaire de Christ. Temporaire. Temporaire veut dire qu'elle va avoir une fin, cette absence. Il y a des verbes d'action ici, tels que « prenez garde »,« veillez »,« priez ». Ça revient fréquemment dans les derniers versets du chapitre. C'est donc pas de l'attente passive, c'est une fidélité qui est active. Pas de pause, pas de relâchement, pas d'oubli. Chacun à son poste. Veillez ici, ce n'est pas être dans la crainte ni dans l'attente passive, c'est dans la fidélité qui est quotidienne. C'est vivre chaque jour comme si le maître allait arriver aujourd'hui. Je sais que je suis long, mais j'avais un long chapitre aussi. <rire> euh, je conclue. Donc, le chapitre 13 de Marc, c'est bien plus qu'un discours uniquement prophétique. C'est un appel aussi qui est pressant pour la vigilance. Jésus nous appelle, nous qui avons succédé à ses disciples. Hein, il a appelé ses disciples en son temps, nous aussi, il nous appelle. Il nous appelle à veiller avec lucidité. Non dans la peur ou l'indifférence, mais dans la foi, l'espérance et la fidélité. Éveiller, c'est pas fuir le monde. Ce n'est pas non plus se noyer dans le monde. Ce n'est pas s'endormir dans la distraction ou bien sombrer dans l'angoisse. Et songer au monde qui nous entoure, les sujets d'angoisse et d'inquiétude, il y en a des tonnes. Est-ce qu'on est complètement détaché de tout ça? Qu'est-ce que ça signifie veiller aujourd'hui? Ben, ça ne veut certainement pas dire mener une vie facile, confortable et surtout détachée de l'Église. C'est pas non plus vivre dans la crainte de l'avenir et c'est pas non plus vivre dans l'inquiétude face à un monde qui est en décrépitude. Veiller, c'est vivre chaque jour comme si le retour du maître était pour aujourd'hui. C'est vivre chaque jour avec un cœur éveillé, engagé, fidèle à l'appel du royaume. C'est résister à la séduction d'un monde qui nous pousse à vivre sans Christ, que ce soit dans l'insouciance matérialiste, dans la consommation, ou bien dans la fuite spirituelle, ou bien dans l'indifférence. Veillez, c'est éviter de suivre l'exemple des indifférents ou de prêter l'oreille à ceux qui remettent en question la vérité qui a été annoncée par les prophètes et après ces prophètes-là par Jésus-Christ. Le message biblique au sujet de Dieu, du salut, du jugement à venir, il est clair, il est cohérent, il est pleinement digne de foi. L'apôtre Pierre nous avait déjà averti dans sa deuxième lettre. Il écrit « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, « Où est la promesse de son événement? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. En d'autres termes, Ça fait des lustres qu'il ne s'est rien passé, que les promesses de Jésus-Christ ne se sont pas réalisées. Ça veut dire qu'elles n'existent pas. Il faut éviter de tomber. Il faut éviter de prêter l'oreille à ce genre de discours. Et le texte dans « Deux pierres » nous rappelle que le scepticisme, ça ne date pas d'hier. Grand... Mais ça va grandir au fur et à mesure que le retour de Christ approche. Il suffit juste d'être un petit peu observateur pour observer que le monde dans lequel on vit ne veut rien savoir de Christ. Pire, le monde dans lequel on vit nie la réalité de Christ et de sa parole. Et si vous affirmez le contraire, vous allez avoir de la difficulté à avoir de l'emploi, vous allez avoir de la difficulté à poursuivre des études. Ça, je peux vous le garantir. On vit dans un monde qui vacille. Non, peut-être pas parce qu'il n'y a plus de guerres, des guerres y en a toujours eu. Mais parce que tout est désormais visible. Tout est désormais immédiat, tout est désormais amplifié. On est au courant immédiatement de tout ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'était pas le cas dans les générations précédentes. On était déconnecté de ce qui se passait à l'autre bout du monde, on était concentré sur notre localité. Aujourd'hui, il y a toujours des guerres, il y a toujours des tremblements de terre, toujours des famines, mais on le sait. On est au courant et ça nous inquiète. Et dans ce tumulte, le vrai danger, là, ce n'est pas ce qui arrive dehors, mais ce qui s'endort dedans. Notre foi, notre zèle, notre vigilance. Mais Jésus prend soin des siens. Il veille sur ceux qui veillent. Hein? Pour faire une belle répétition, une boucle. Il nous appelle pas à deviner le moment de son retour, mais à être prêt. Il nous avertit avec tendresse comme un père qui ne veut pas que ses enfants soient surpris. Et tous ceux qui devraient craindre, là, ce ne sont pas les enfants de Dieu, mais ceux qui vivent sans lui. Pourtant, même à eux, Dieu a déposé dans le cœur la pensée de l'éternité. Et au, le texte aujourd'hui, c'est pour eux aussi une occasion de réfléchir, de, re, de revenir à celui qui tient le futur entre ses mains. Donc, si tu n'appartiens pas encore à Christ. Cette parole est aussi pour toi. Je pourrais poser la question, es-tu prêt à le rencontrer? Est-ce que tu as trouvé en lui ton sauveur, ton refuge, ta paix? Et nous tous qui sommes des disciples de Christ, est-ce que nous veillons vraiment? Est-ce qu'on s'est laissé distraire, refroidir, séduire? Le maître revient. C'est n'est pas moi qui vais l'en empêcher et ce pas vous non plus. Donc, le maître vient C'est une certitude. Et il demande à chacun de ses serviteurs d'être à son poste, d'être fidèle, d'être présent, d'être actif dans la maison. Et cette maison-là, c'est l'Église, le corps vivant des rachetés, dispersé dans le monde, mais uni dans l'attente. Ce que je vous dis, nous dit Jésus, je le dis à tous, veillez. Donc, cette parole-là s'adresse à tous. Elle s'adresse à moi, s'adresse à toi, s'adresse à nous tous, aujourd'hui. Amen.